Le construit, dans le travail des hommes, dit la terre un nouveau gibon, le travail moteur de la vie, le travail est une travail, le travail de la vie, le travail continue le travail, le travail moteur de la vie, le travail est une travail, le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. Il y a eu des hommes qui sont allés sur la lune. il y en a d'autres qui font des recherches pour trouver l'humanité le travail moteur de la vie jour le travail le travail moteur de la vie le travail toujours le travail le travail moteur de la vie tout le travail le travail moteur de la vie le travail, de vie. Le travail, le travail toujours le travail. Le travail, toujours le travail. pour les carottes toi qui globalement marche toi qui veux vivre de la ville toi qui veux bien t'habiller il n'y a pas secret le travail le travail moteur de la vie le travail toujours le travail le travail moteur de la vie le travail toujours le travail Le long terrain de concret, travail de chrome. Et la terre un vivant, fleurit comme Le travail moteur de la ville, le travail toujours un travail, le travail moteur de la ville, le travail que le travail. Le travail moteur de la ville, le, le travail moteur de la ville, le travail nous le travail.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 Toi les carrosses Toi qui veux boire manger Toi qui veut jouer de la vie Toi qui veut bien t'habiller Toi qui veut bien t'amuser Il n'y a qu'un secret C'est le travail Le travail monstre de la vie Le travail toujours le travail Le travail moteur de la vie Le travail toujours le travail ra motor de la em la hình được ra va được ra motor de la